Au silence de la nuit Je surveille chaque bruit Je voudrais dormir, je voudrais m'enfuir En amère un autre que toi Mais tu sais très bien que tu ne crains rien Que je ne te quitterais pas Et tu pars et tu reviens et tu ne dis jamais rien Tu arrives et tu te plains de manquer d'amour Et tu pars et tu reviens, tu vas sur d'autres chemins Et j'attends jusqu'au matin ton retour. Tant de scènes, de chagrins, ma mémoire se souvient. Ce que tu disais, ce que j'espérais, ce que tu as fait de mon cœur, de cette maison, de cette passion, de cette illusion du bonheur. Et tu pars et tu reviens et tu ne me dis jamais rien. Tu as ton retour le sourire que j'aimais je l'espère en secret donne-moi la main et de temps en temps dis-moi que tu m'aimes vraiment une écoute d'eau suffit à la fleur pour lui redonner sa couleur mais tu pars et tu reviens et Je t'attends jusqu'à maintenant